intéressant que le dernier chant, c'est la parole de Dieu qui a une armée qui se lève. Et euh, avec ce qu'on a vécu hier, avec la réunion d'affaires et tout ça, c'est véritablement l'appel que Dieu place sur chacun d'entre nous, hein, de se lever, de prendre soin des affaires de Dieu. Et c'est un peu le texte qu'on va voir ce matin, bien que ce n'est pas l'entièreté de... Ce que Dieu a fait avec Israël. Il faut que je retrouve un souris ici et là. Bon, voilà. C'est le départ vers la terre promise, les nombres 10, 11 à 28. Euh, les anciens, je vous ai mis en erreur, vendredi matin, j'avais dit 11 à 36. Je regardais mon calendrier, j'étais 11 à 28. Comme de quoi il faut regarder ce qu'on fait, hein? des fois dans la vie. D'accord, Guillaume? C'est le départ vers la Terre promise, c'est la mise en place des tribus qui vont cheminer, commencer à cheminer vers le pays de Canaan. Précédemment, dans Nombre, on a vu que Israël vient de commé commémorer la deuxième Pâque de son histoire, environ douze euh, mois après la sortie d'Égypte. Avec Gilles, on a vu que le départ allait s'organiser avec quoi? Deux flûtes, deux guitares, deux citares, deux trompettes. Qui allait sonner comment, euh, Roger? Le départ. Avec éclat! Ça veut dire que ça allait résonner. Hein? Je ne sais pas comment les joueurs de trompettes faisaient à l'époque. C'est quand même, quand même sur le terrain, hein, dehors. Dans un lieu désert. On espère que les montagnes faisaient écho. Mais on a vu que c'était comme ça que le départ avait été sonné. Dans notre texte, vous allez, on va lire, c'est pas marqué que les trompettes ont sonné. Ça a été dit dans les dix premiers versets du chapitre dix. Et avec Doug Virgin. Qui est Doug Virgin? Oui. Et celui qui était ici la semaine passée à ma place. Vous êtes d'accord? Et c'est un frère qui nous a touchés par un peu par sa vie, hein, qui, a, qui a été euh, impliqué dans le corps de Christ à plusieurs endroits et qui euh, a témoigné beaucoup de ses souffrances à servir Christ. Et il s'est inspiré du chapitre 6 de 2 Corinthiens, où l'apôtre Paul fait référence justement au prix à payer quand on veut servir Christ. Et euh, Il nous a encouragés à ne pas avoir peur de cette souffrance-là, parce que Dieu nous forme à travers ça. Donc, euh, ceux qui veulent servir le Seigneur et Jésus-Christ, ça s'accompagne de beaucoup de souffrances et de tribulations qui doivent être supportées avec patience, évidemment, c'est là-dedans qu'on apprend la patience, et la longanimité de la part du croyant, c'est-à-dire s'attendre à ce que Dieu va rétablir toutes choses. Et c'est ce qu'il fait tout le temps après que notre foi a été tirée au bout. Là. Donc, c'est un peu notre contexte, hein? on est là-dedans, puis j'ai l'intention d'un peu m'appuyer là-dessus. Ben pas moi, mais la parole de Dieu s'appuie là-dessus aussi. Dans ce passage, les enfants d'Israël sont dans une entière soumission à l'ordre fixé pour leur marche. Dans 11-28, on va... Ah, oh, j'ai oublié de lire le verset. Hein? Je me le dis dans le texte, puis je ne le fais pas. Fait que tournez dans vos bibles à nombre 10 au verset 11. On va le lire, puis après ça, on va pouvoir continuer. Vous calculatrice, vos téléphones sont tous à la bonne place, les ceux qui ont des livres et qui sont archaïques comme moi qui ont encore un livre. <rire> le 20e jour du second mois, de la seconde année, ça c'est un, un calendrier de qui est dit comme ça, on perd le compte, mais on va y revenir tout à l'heure. La nuit s'éleva au-dessus du tabernacle, de dessus du tabernacle du témoignage. Et les enfants d'Israël partirent du désert. De Sinaï, selon l'ordre fixé pour leur marche. La nuée s'arrêta dans le désert de Paran. Tien, si on va au verset 33, elle dit que l'arche la, a fait trois jours de marche. Essayez si d'imaginer un arche, un coffre, qui a des pattes et qui marche tout seul. Vous dormez quoi? Vous êtes encore dans les vagues de la réunion d'hier? Elle a des porteurs, l'arche, c'est ça, ça les pattes, d'accord? Ok, on continue au verset 13. Ils firent ce premier départ sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. La manière du camp des fils de Juda partit la première avec ses corps d'armée. Le corps d'armée de Juda était commandé par Nachon, fils de Aminadab. c'est un exercice de diction un peu encore ici, Le corps d'armée de la tribu de, des fils d'Issachar par Nectaniel fils de Tsuar. Et le corps d'armée de la tribu de, des fils de Zabulon par Eliam, fils d'Édon. J'ai babouillé là, je ne vois plus. Euh, vous vous rappelez, il était groupé par trois tribus. Fait quand euh, on dit que Judas s'en va, il s'en va avec deux autres tribus. Ici, c'est Zabulon, puis euh, euh, Issachar. Ça va? Verset 17. « Le tabernacle fut démonté, et les fils de Gershon, lévites entre parenthèses, et les fils de Mer Merari, lévites encore, partirent portant le tabernacle. La bannière du camp de Ruben partit avec ses corps d'armée. Le corps d'armée de Ruben était commandé par Elitur, fils de Chédir, Le corps d'armée de la tribu des fils de Simeon, par Shelumiel, fils de Thurie-Chadaï. et le corps d'armée de la tribu des fils de Gan, par Eliasaph, fils de Dewil. Il faut prendre le temps d'élire, hein, parce que. Après ça, les Kéatites, le reste de la tribu de Lévit, des Lévis, partirent portant le sanctuaire. On va voir tout à l'heure sur des images un petit peu ça, à quoi ça correspond. Et on dressait le tabernacle en attendant leur arrivée. Ça, ça suppose au fil d'arrivée, après les trois jours. Après ça, c'est la bannière du camp des fils d'Éphraïm, partie avec ses corps d'armée. Le corps d'armée d'Éphraïm était commandé par Élishama, fils de Amioud. Le corps d'armée de la tribu des fils de Manassé, hein, la deuxième tribu groupée avec Éphraïm, euh, Par Gamaliel, fils de Péadur, Péadur et le corps d'armée de la tribu des fils de Benjamin par Abidjan. Hein, Abidjan. Abidjan, ça c'est Côte d'Ivoire. Abidjan, fils de Gideoni. Et le dernier, euh, dernier corps d'armée, c'est les fils de Dan, partis avec, verset 25, avec euh, ses corps d'armée, elle formait l'arrière-garde de tous les camps. Le corps d'armée de Dan était commandé par Aïezer, fils de Amishadai, le corps d'armée de la tribu des fils d'Azer par Pagiel, fils de Okran, et le corps d'armée de la tribu des fils de Neftali par Haïra, fils de Hénan. Tel fut l'ordre d'après lesquels les enfants d'Israël se mirent en marche selon leur corps d'armée, et c'est ainsi qu'ils partirent. C'est quasiment une répétition, le passage qu'on vient de lire, c'est quasiment une répétition de nombre 2. Les versets ici, c'est 1 à 34. Je ne le relirai pas avec vous. C'est presque similaire dans des petites différences qu'on va essayer de va souligner, juste pour qu'on en soit conscient. Ça va? Ce qui est intéressant, ici, on ne parle que des corps d'armée. Pourquoi? Toutes les ces tribus-là, ils n'étaient pas. Euh, il y avait femmes et enfants avec eux, et vieillards. Et soldats. On les appelle de même aujourd'hui, les soldats, mais ils portent le nom de corps d'armée. Et dans chaque tribu, il y avait un certain nombre d'individus entre 20 et 50 ans, euh, Gilles, qui étaient attribués à la guerre, ou 70 ans, je ne me rappelle plus. Et c'est ceux-là qui sont nommés ici corps d'armée. Ça va? Mais les femmes et les enfants, ils suivaient, ils étaient dans les mêmes tribus, là. Ils ne formaient pas une gang en arrière de tout ça, puis ils s'en venaient euh, comme ils pouvaient. Et on s'en va où? Ils savent, là, qu'ils s'en vont vers la terre promise, qu'ils vont avoir de la guerre. C'est comme ça qu'ils s'en vont. Ils ne savent pas où encore, ils ont pas été, personne n'a été mis les pieds là. Ils vont envoyer 12 espions pour explorer bientôt. On va le savoir plus tard. Ça va? Ben, vous imaginez, on est là-dedans, nous autres. Là. On serait là aujourd'hui. Moi, avec, euh, probablement que je serais encore dans les corps d'armée, je ne serais pas un bon soldat, mais il y en aurait comme, euh, je ne sais pas moi, Landry, euh, les jeunes qui sont là, ça serait tous des soldats. Euh, Philippe serait avec son épée de bois. Jean-François et tous les hommes vaillants. Jean-Félix. Peut-être que les vieux, nous autres, comme euh, Jacques, qui nous... Ceux qui ont soin des 10 ans et plus seraient exemptés, là, mais très pareil dans la gang, hein, on marcherait. Vers une, euh, une zone d'incertitude, vous êtes d'accord? Ça vaut la peine d'aller lire euh, le nombre 22 1 à 34 pour voir, les, mais il y a des différences. Ils sont, je vais les souligner, les différences. C'est pour ça que je ne le lirai pas. Donc, au verset 17 et au verset 21, C'est complémentaire à ce qui est indiqué dans 2.17. On tourner dans 2.17, on va lire juste celui-là pour voir que c'est un petit peu différent. Dans chapitre 2, verset 17, c'est tout de suite après le départ des, du camp de Ruben. Vous avez vu le camp de Ruben dans notre histoire, c'est lui qui va en premier. Ensuite, partira la tente d'assignation, verset 17, ici dans 2, chapitre 2, avec le camp des Lévites, placé au milieu des autres camps. Ils suivront dans la marche, dans l'ordre dans lequel ils auront campé, chacun dans son rang, selon sa bannière. Puis là, on continue à l'Occident, à puis dans le même ordre qui était indiqué dans ce qu'on vient de lire. Et nous, au verset 17 qu'on vient de lire, vous allez voir, puis verset 21, il y a des petites différences. Complémentaires, je dirais plus que des différences. Au verset 17, c'est dit tout de suite après le départ du, du camp de Juda. Dans le chapitre 2, c'est Juda et Ruben, les trois tribus avec Juda, les trois tribus avec Ruben. Après ça, c'est les Lévites. Dans notre chapitre, c'est le corps d'armée des fils de Juda qui part en premier, puis suivi tout de suite par le tabernacle qui est démonté. Par les lévites assignés à ça, Gershon, les fils de Gershon, les Gershonites, et les Méraïtes, Mérarites, qui défendent le tabernacle et qui le mettent sous des chariots. Aux autres, ils ont le droit à des chariots. Le tabernacle, vous allez voir, il y a une image tout à l'heure, il, euh, il y a du stock à traîner. Ils étaient plusieurs pour le faire et c'était leur tâche à signer. Vous êtes d'accord? Après ça, ben, arrive le départ de Ruben, qui est mis en deuxième position dans le chapitre 2, mais qui est mis comme en troisième position ici, qui est suivie par les kéatites. Les kéatites, c'était quoi leur tâche principale? Démonter le sanctuaire. Le sanctuaire, ce n'est pas tout le tabernacle, c'est la partie du lieu très saint. Il y avait juste les kéatites qui avaient le droit de toucher à ça. Et ils touchaient à ça après qu'Aaron et ses fils avaient recouvert tous les ustensiles, tout ce qui était sacré là-dedans, de peau. Pourquoi? pour ne pas que les kéatites voient et soient détruits par la sainteté de Dieu. C'est sévère, hein? Dieu ne badine pas. C est, c est, quand il dit quelque chose, c'est important. Et c'est important qu'on lui obéisse pour euh, en recevoir la bénédiction. Et dans ce cas-ci, dans le cas des kéatites, c'était de rester en vie. Donc, c'est assez vrai, leur tâche. Après ça, ben, le, ça se déroule selon l'ordre qui est indiqué, là avec les fils d'Éphraïm, puis euh, la fin qui est terminée avec les fils de Dan. C'est un im une image ici qui vous permet un peu de suivre. J'en ai une autre qui va être plus claire que celle-là, qui, qui explique un peu ce qui s'est passé. Euh, je ne sais pas si je vais retrouver ma souris. Je ne vois plus, ma souris, fait que ça va être plus simple. Moi, je vais bien la vidéo à regarder. Si je l'ai regardé sur le bon bord, ça ira mieux. Ici, bien, ça part avec euh, les fils de Judas, ça s'en va à Méraï et Gershon, qui défendent la, la partie du tabernacle. Ils partent avec l'autel, avec le, le, le bassin des ablutions. qui défendent aussi l'ossature la, la du tabernacle. Après ça, ça vient aux fils de Ruben, qui s'en vont euh, suivre tout de suite des Kéatites, qui partent avec le sanctuaire, les parties du sanctuaire. Et ça suit après ça avec Ephraim, Et il s'en va avec Dan pour terminer. C'est un long convoi. Dans la prochaine slide, vous allez avoir une idée un petit peu encore plus grande. Euh, on perd tout le temps de la souris. Il faudra la mettre en couleur, cette souris-là. Vous avez une autre façon de voir les choses ici. L'ordre de marche des Israélites, là, ils sont 603 500 soldats. Il n'y a pas encore personne de mort parmi les... Parmi euh, le peuple d'Israël. Ça va arriver à après. Là. Et on pense d'environ de, 2,5 millions de personnes. C'est gros. Je ne sais pas quelle largeur ça occupait dans leur transport. Ils n'étaient pas pris dans une autoroute, ni dans une rue ruelle, ni dans une, route, une rue de ville. Donc, ils avaient de la largeur, ce qui pouvait diminuer la longueur du convoi. Mais ils ont suivi comme ça. Et il y a une chose qui n'est pas mentionnée dans notre texte, mais il y avait un ramassis de gens. Ils n'étaient pas dans les tribus. Eux. Mais ils suivaient. Vous allez voir qu'ils ont un impact à un moment donné dans le, les textes qui viennent. Et évidemment, le départ se faisait avec la nuée, que vous voyez là sur le. En un, c'est elle qui conduit avec l'arche, qui est portée par probablement des kéatites. Et des recouvertes. Et elle est en avant de... texte. C'est bon? Ça, nous fait, ça vous fixe les idées? La prochaine slide, c'est une slide que vous avez déjà vue. Le tabernacle. Je vous donne une idée de ce qu'on devait défaire en termes de, de reconstruire après. On pense qu'à chaque campement, peut-être pas à chaque jour de marche, mais à chaque campement, on refaisait le tabernacle. Et même si on ne restait pas beaucoup de temps, on refaisait, on défaisait et on repartait. Ça va? Mais il y avait du monde pour faire ça. C'était pas... J'essaie d'imaginer les... les... « Ah, oh, non, c'est encore à nous autres. Oh, moi, je reste à la maison. Que les autres s'arrangent avec ça. Je veux rien savoir. » Pensez-vous qu'il faisait ça? pas toi, Daniel. Tu fais partie de la gang qui doit s'occuper de telle affaire. Est-ce que... À moins d'être malade sur le dos, vraiment, Tu as vomi toute la nuit... Là, on va t'excuser, mais volontairement parce que tu es, es paresseuse ou tu, tu manques d'entrain cette journée-là, tu te dirais non? Arrangez-vous. Les, les Lévites avaient de l'ouvrage à faire, puis les autres aussi d'ailleurs, il faut marcher. S'il n'y avait pas d'auto, il n'y avait pas d'autobus, il n'y avait rien de ça. Dans notre contexte, je veux vous en emmener un élément qui n'est pas évident parce qu'on lit chapitre par chapitre, des fois, on manque de, de vision. Ici, là, vous avez, jusqu'à date, le départ du Sinaï, est en jaune, ici, là, si vous le voyez. Ah non, on ne va pas plus loin. Ça, ça arrête, là. Tu m'as fait peur, toi, là. Euh, le départ du Sinaï est ici. C'est le 20e jour du deuxième mois de la deuxième année, après le départ d'Égypte qui a eu lieu le 15 du mois de la première année. Donc, on a environ 13 mois depuis le départ d'Égypte. Ce qui est intéressant, c'est que dans trois mois, on est atteint le campement du désert du Sinaï, et on est resté après ça neuf mois sédentaires dans le désert du Sinaï jusqu'au départ du Sinaï. Pendant cette période-là, il y a eu la construction du tabernacle. Ça, ça, les, les Israélites n'ont pas chômé, mais l'ensemble du peuple n'a pas bougé. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des tentes. Ils ont mis des lits confortables. Il y avait de l'eau en masse. La nourriture, il y avait juste à se pencher et la ramasser une fois par jour. Vous pouvez la faire cuire, faire toutes sortes d'affaires avec ça. Puis à la fin de semaine, bien, il y avait le sabbat qui, dans lequel il y en avait pour deux jours. Il y avait leurs fournisseurs, le dépanneur du coin, la quincaillerie euh, BMR et Rona. Mais ben tout leur, euh, leur point d'alimentation, leur point de. C'est comme ça qu'on vit. hein? Quand on, on reste à quelque part longtemps, qu'est-ce qu'on fait? On trouve nos, nos fournisseurs. Peut-être qu'il y en avait qui ont commencé à construire des, camps, euh, des, des, des tentes un peu plus solides. Non, je ne dirais pas jusque-là. Vous savez? On sédentarise. Qu'est-ce qu'on fait? On ne bouge plus. Et c'est après ce neuf mois-là que Dieu dit, bon, maintenant, on part. Ça va bien. Ils obéissent à Moïse. Vous avez vu dans le chapitre? Ils ont suivi les ordres que Dieu a donnés à Moïse pour le départ. C'est impeccable. On n'a rien à leur reprocher. Ils sont pleins de bonne volonté. Voyez-vous notre contexte comment il est important. En passant, ça j'ai des feuilles. Je vais, vous, je vais en mettre une pile avec le, le trajet, là. Je vais en faire une copie pour ceux qui s'intéressent. C'est à moins que j'en fais des copies ici, on n'en pas trop plus que en fait. Ça va? chronologie, puis euh, en arrière, vous avez le, le trajet sous forme de, d'une de, de, de flèche. Assez de vous imaginer, on est dans, cet état, dans cette situation-là. On est sédentarisé on ne bouge pas. Il y a des mondes qui travaillent, on veut rester à Cabernac. Euh, Moïse à tout champ, il dit des choses que l'Éternel a dit de faire. On va une fois de temps en temps à des conférences hein, bibliques, On va appeler ça comme ça, comme on ferait aujourd'hui. On y nourrit de, de, de toutes les manières, hein, spirituellement et physiquement. Et c'est dans ce contexte-là qu'il part. Et qu'est-ce que ça entraîne des voyages quand on part? On ne sait pas où on s'en va en plus. Hein, Justin, si tu vas à Los, Angeles, ton, à Los Angeles, voir ton fils, planifie un peu, hein? J'ai-tu mon passeport? J'ai-tu mon visa? J'ai-tu mon argent américain? J'ai-tu. Puis là-bas, est-ce qu'ils vont m'attendre? Ils savent que j'arrive à telle heure? Un minimum de planning, c'est ça? En guise d'intro, j'aimerais vous ramener la réunion d'affaires qu'on a eue hier. C'est plate, une réunion d'affaires. Ça n'a pas de bon sens, comme c'est long, c'est pénible, surtout avec Samuel, là, il y a eu, je ne sais pas comment, de points administratifs à régler. On est là comme des robots, on lève la main, on baisse la main, on lève la main. Savez-vous combien de temps ça a duré, la partie administrative, hier? J'ai chronométré avec l'horloge. Quinze minutes, parce que Samuel a été lent un peu dans ses discours. Après ça, qu'est-ce qu'on a fait dans la réunion d'affaires? Des choses plates! Ça n'a pas de bon sens. On a raconté ce que l'Éternel est en train de faire ici à travers plein de personnes qui travaillent parmi vous. Ceux qui étaient là en ont bénéficié. Ceux qui n'ont pas pu être là parce qu'il y a des raisons valables pour ne pas toujours être là. Mais savez-vous ce que je fais, moi, souvent, Dès cette année, je vais planifier la date de la prochaine réunion au 30 novembre l'année prochaine ou au 29 novembre. Je ne sais pas quand est-ce que Samuel va le mettre ou un autre. Là. Elle va être dans mon agenda, elle va être bloquée. Et s'il m'arrive la visite, ils vont rester tout seuls à la maison puis je vais venir à la réunion d'affaires. C'est bloqué dans mon agenda. Et il n'y a rien qui peut tasser ça. Pourquoi? Parce que j'ai hâte d'entendre ce que l'Éternel a fait parmi nous. Et comment il s'y est pris. Parce que je ne suis pas au courant de tout Moi, ce que Dieu fait. Comment je peux l'aider C'est par les frères et sœurs qui sont impliqués et souvent qui demandent qu de, les, de les aider. Donc, il n'y a pas de cinéma, de film qui peut m'intéresser pour me dévier de cet objectif-là d'entendre ce que Dieu a fait et de reconnaître que je peux moi aussi participer à ça d'une manière ou d'une autre. Je ne suis pas en train de vous juger Bien que ça paraît jugement, c'est chacun d'entre vous qui devait prendre cette décision-là. Je ne peux pas la prendre pour vous autres. Je peux juste vous encourager à le faire. Hier, ça a été une superbe réunion. Et moi, je suis ici depuis 87. Je pense que je n'en ai pas manqué une ou deux maximum. Et à chaque fois, même quand l'Église était loin d'être organisée comme elle est actuellement, je n'ai jamais, jamais été déçu d'être venu. Pourquoi? Parce que j'ai vu l'œuvre de Dieu avancer et je vois encore l'œuvre de Dieu avancer. Et pour ça, vous devez vous rendre disponible. On n'a pas le choix. L'Église, c'est notre affaire à nous parce que c'est l'affaire du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes d'accord? C'est notre contexte, ça. Bien que c'est un peu tiré par les cheveux par rapport à, euh, aux Israélites dans le désert, mais ils ont eu à vivre ça, eux aussi. Ils n'ont pas eu le choix, eux autres, dans leur cas, parce que Dieu ne leur a pas donné le choix. Mais ils vont prendre un choix, par contre. Ils ne respecteront pas ce que Dieu va leur montrer. On va voir plus tard ça, pas, avec, pas ce matin. Hébreux 3, 12 à 18, qu'est-ce qu'il dit? Prenez garde, frères, que quelqu'un d'entre vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Et là, le mot qui est important, c'est « mais exhortez-vous les uns et les autres chaque jour. » Chaque jour, je comprends-tu bien ça, Jean-Claude? Ça veut tu dire à chaque jour? J'ai plus de temps pour faire d'autres choses, moi-même. <coughs> mais exhortez-vous les uns et les autres aussi longtemps que l'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par quoi? » Frédéric, par quoi? C'est marqué à l'écran. Si tu suivais, tu tiré là? Parle, là. C'est ah, un temps vert, en plus. Frédéric, viens au secours de ton frère. Aide-le. Ils sont gênés, hein, les jeunes, aujourd'hui, ont peur de s'exprimer. Par la séduction du... Péché, Ézéchiel te doit de l'aider, même s'il est plus vieux que toi. Ou plus jeune, je ne sais pas. <rire> ouais, aucun de vous ne s'endurcit sur la séduction du péché. Est-ce que la séduction du péché est une réalité spirituelle? Ça l'était en tout cas pour celui qui a écrit l'Épître aux Hébreux. Vous êtes d'accord? Ça l'était aussi pour ceux qui recevaient l'Épître aux Hébreux. Et on sait que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, derrière l'humain que Dieu a choisi, qu'on ne connaît pas, c'est Dieu. Et il paraît qu'on peut s'endurcir par la séduction du péché. Est-ce qu'on est dans un temps où la convoitise nous est excitée de tous bords de tous côtés? Je me vis un temps comme ça. Même quand j'étais jeune, c'était pas aussi pire que ça. Et je ne suis pas vieux pourtant. Je suis pas vieux comme les dinosaures. Quoique mes enfants, des fois, ont eu une tendance à me croire que j'étais un dinosaure. Quand nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin, l'assurance que nous avions au commencement. Quand j'écoute les témoignages de la plupart d'entre vous qui racontent comment ils se sont convertis et avec quelles ailes ils ont servi le Seigneur au début. Moi, je regarde Philippe, là, je, il me fait penser à moi quand au début, j'étais tout fou, tout flamme. Euh, J'aurais pu pas, ma femme a annoncé, a annoncé quelque chose, j'étais pratiquement toujours à l'Église. C'est pas d'être à l'Église qui était important, c'était d'être avec les frères, puis de faire quelque chose avec eux, même si je ne savais rien faire à l'époque, ou pratiquement. Et quand j'écoute plusieurs de vos témoignages, c'est ce que j'entends. L'assurance que nous avions au commencement nous faisait lever de notre chaise et on était dans le corps de Christ, travaillant avec les autres, sans relâchement. Peu importe ce qu'il y en avait à faire, même s'ils me demandaient de faire les toilettes, j'étais content de faire les toilettes, c'était des toilettes saintes, comme le lieu saint. Pourquoi? Parce que c'est des fesses de chrétiens qui s'assoient dessus. C'est un peu cru, là, je m'excuse, mais. Des fesses bénites, on va dire. Okay? Devenu participant de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. La révolte, on ne la voit pas dans notre texte ce matin. Ça va arriver dans trois jours. Ça va commencer dans trois jours. Et ça va aller de mal en pire jusqu'à ce que Dieu rejette, il le dit dans le texte, Pendant qu'il est dit, si vous entendez, vous vous en disant pas vos cœurs, comme lors de la révolte, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent, d'après avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte, tous ceux qui étaient sortis du pays de l'esclavage. Et ils sont ça à nous, tous ceux qui sont sortis du pays où régnait le péché dans nos vies. Sous la conduite de Moïse. Évidemment, nous, on n'est plus sous la conduite de Moïse, on est sous la conduite de Christ. Et contre qui Dieu fut-il hérité pendant quarante ans? Ça, c'est les quarante années qu'attendent la majorité de ceux qui sont dans le peuple de Dieu. Sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres, pas n'importe quoi, tombèrent dans le désert. À qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos? Sinon à ceux qui avaient désobéi. Désobéi comment? en cessant de croire ce que Dieu disait, malgré l'adversité qui, qui les attendait dans toutes sortes de choses. À qui jura t il n'entrerait pas dans son rapport, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi, voyons-nous, et là l'auteur se met au même niveau que ses, ses lecteurs, qu'il ne peut entrer à cause de leur incrédulité. C'est un acte d'incrédulité de la part d'un croyant qui ne fait pas confiance à Dieu quand ça va mal. Et je ne suis pas au-dessus de vous autres. J'ai fait ça souvent. J'ai dû m'en repentir. Et si vous vous sentez comme ça, il est encore temps de vous repentir et de remettre, on va dire, les, les horloges à l'heure de votre foi. Hey, je n'avais rien à dire. Hein? Vous ne saviez pas à quel point Dieu m'a torturé dans ce message-là. Vraiment torturé. Exode 19,8. Regardez l'engagement que le peuple avait pris au Sinaï à leur arrivée neuf mois plus tôt. Vous ne l'avez pas vu encore, vous allez voir. Le peuple tout entier répondit :« Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Là, ils étaient dans la montagne. La montagne était en feu, elle tremblait. Il y avait des tonnerres, des éclairs. Le peuple était atterré aux pieds. Ils ont dit à Moïse que Dieu ne parle plus. Là. Toi, parle-nous à la place, parce qu'on a extrêmement peur. On va mourir. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel, et l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Le peuple a dit ça. Vous allez voir dans les semaines qui viennent qu'ils vont faire le contraire de ce qu'ils ont dit. Pourquoi un si bel, un si bel engagement du cœur volontaire complètement brisé après neuf mois de stagnation, dans, on va dire, devant le Sinaï? Pour être utile, le croyant doit se soumettre au plan établi par le Seigneur Jésus-Christ pour diriger, le diriger vers la terre promise. Et il y a un plan que Jésus a établi pour chaque croyant, c'est l'Église. Oui, mais l'Église n'est pas parfaite, c'est plein d'affaires, puis euh, Andy, avec la discussion hier, hein, il y a des affaires contraires dans certaines églises par rapport à ce qu'on enseigne ici, hein? C'est vrai, hein? Jésus n'a pas promis une église parfaite sur la terre, mais c'est le seul moyen de le servir. Donc, on dit, nous aussi, on a comme marotte, l'église, ce n'est pas un bâtiment. Ce n'est pas un édifice. Ce n'est pas une cathédrale. Il n'y a pas de lieu saint ici. Vous êtes le lieu saint des personnes, ceux qui, qui ont mis leur confiance en Christ. Vous êtes d'accord? C'est dans vos cœurs que Christ réside par le Saint-Esprit. Fait qu'on doit se soumettre au plan établi par le Seigneur Jésus, et c'est de servir Christ dans une Église. J'en elle est parfaite, l'Église? Il y a 100 commentaires. Elle est parfaite en Christ. Parfaite en Christ, mais sur la terre, c'est celle qu'il nous donne. On est d'accord? Donc, le plan de Christ passe pour chaque croyant à travers l'Église. Et de s'occuper des affaires de l'Église, c'est son rôle, c'est notre, notre part à chacun. On n'est pas tous au même, en même responsabilité. Et je ne suis pas en train de dire que vous devez tous être des anciens, ou tous des, des euh, responsables de bâtiments, ou tous des... Non, mais vous, au minimum, vous intéressez à ce que Dieu fait dans l'Église. Hier, il y avait plein de belles choses que Dieu est en train de nous montrer en tant qu'Église. Il nous utilise, nous, les minables de Saint-Hilaire, qui restons dans une pauvre contrée du Québec, C'est rempli de gens qui sont extrêmement pauvres qui vivent dans des tentes autour de nous. Ils nous utilisent, malgré notre... On n'est pas des apôtres Paul, en termes d'engagement. De, Et pourtant, ils nous utilisent, hein, Diane? Ça, c'est l'ingrédient de l'Église. Il y en a plein de passages, OK? Je ne les cite pas toutes parce qu'on n'en sortira pas. Philippiens 2, 1, 27 à 29. L'église de Philippe est une église très engagée. Deux, trois reprises ils ont fait parvenir des fonds pour soutenir le ministère d'évangélisation de l'Apôtre Paul et de ceux qui l'accompagnaient. Ils le font parvenir. Ils envoient même quelqu'un à un moment donné euh, qui est mentionné dans cette épître-là, qui s'appelle... Euh, j'oublie. oublié. Vous voyez au chapitre 3, là. Euh, pour porter les dons puis servir l'apôtre, l'aider dans son ministère. Et là, ils vivent, ils entendent parler que l'apôtre Paul est, on va dire, euh, galvaudé. On dit toutes sortes de, de, de choses méchantes à son sujet. Et euh, ces rumeurs-là finissent par atteindre Philippe, puis là, ça commence à créer de la division parce qu'il y a du monde qui commence à douter. Seulement, On va dire que c'est Jésus qui parle, puis il nous parle à nous aujourd'hui. Conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ, afin que, soit que Jésus vienne nous voir, soit qu'il reste absent encore quelques années, ou quelques semaines, ou quelques jours, que Jésus entende dire de vous que vous demeurez fermes, dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Parce que notre combat, c'est pour répandre la foi de l'Évangile. Ce qu'on a entendu hier à la réunion d'affaires, c'est ça qu'on a vu. Ce n'est pas le ministère bâtiment qui est important. Pourtant, a fait des, il, Dieu a fait de grandes choses, Tassani, le ministère bâtiment. Mais le bâtiment le n'existe bâtiment pas pour ça. Il existe parce qu'il sert à combattre d'une même âme pour l'Évangile. C'est un moyen que Dieu nous a donné et qu'il ne donne pas à toutes les Églises en passant. Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. Les adversaires, c'est qui? Le monde les philosophes, les théologiens dans toutes sortes d'églises, des fois, ou des théologiens athées qui disent toutes sortes de, de, de niaiseries sur les Écritures. Votre voisin qui ah, « fait Ça l'église à tous les dimanches. » Même pas capable de tailler son gazon comme il faut. <rire> ou de changer ses fenêtres. Ou de ramasser ses feuilles quand c'est le temps. Mais non, il est tout le temps à l'église. <rire> c'est ça? Ça ne t'appelle pas d'autres critiques? Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. Ça fait partie de la foi. Et les Israélites, ils vont faire face à ça. Et ils vont se laisser effrayer. Ce qui est pour eux une preuve de perdition, quand vous résistez et vous tenez ferme, même quand vous n'avez pas d'argument à vendre ou à dire autre que la vérité, qui est toujours un très gros argument, mais pour vous, une preuve de salut, et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce. » Je reviens à Doug, Doug. la semaine passée, « Il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. » Et si vous arrivez au, au, euh, devant le Seigneur, quand il va venir nous chercher ou quand vous allez mourir, avec plein de cicatrices, pas ils vont disparaître, mais le temps que le Seigneur puisse les voir, Il le sait déjà dans le sens. Il n'a pas besoin d'y voir. C'est une grâce qu'il nous a faite de participer à ses souffrances pour annoncer pas de ses représentants de l'Évangile sur la Terre. C'est une grâce. Immense. Elle est témoin de cette grâce-là dans sa vie. Hein? Pas juste toi, là, mais en particulier. Viens nous chercher. Euh, Parce que tu avais fait des efforts? Non, il est venu te chercher parce qu'il t'aimait, il voulait t'avoir. Oui, il y a toutes sortes de souffrances qui arrivent dans ta vie, on pourra en parler, hein? je sais. C'est une exhortation qu'on, ici, on, on répète ad nauseam, pas ad nauseam, qu'on répète souvent. Ad nauseam, ce n'est pas, pas gentil. Je vous exhorte donc, frère... J'ai mis en, entre guillemets, entre parenthèses, le pluriel. Il faut le faire ensemble. Par les compassions de Dieu, à offrir vos corps, pas votre corps, vos corps ensemble, comme un, pas des sacrifices, mais un sacrifice vivant. Quand tous les frères se mettent ensemble, servir le Seigneur, chacun pour sa part. On n'est pas tous des anciens, on n'est pas tous des enseignants, on n'est pas tous des gens de bâtiment, on n'est pas tous des... Il y a des gens qui ici à qui le Seigneur ne va pas confier beaucoup, mais qui sont là, qui mettent leur corps dans le sacrifice. Vivant. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Quand Philippe travaille son cours de de théologie qu'il a eu cet été, puis qu'il en arrache, qu'il bûche tout seul dans son coin, pendant qu'il y a des difficultés, des fois autour de lui, bien, il est en train de servir le Seigneur. Avec les autres. T'as-tu compris ça? T'es pas tout seul. Mais Julien qui se laisse tirer la pipe, mais lui aussi. d'accord, Julien? Je commence à connaître un peu vos arrière-plan. Vos... C'est pour ça que je vous... Je vous mentionne, mais j'espère que je ne vous, vous mets pas en mal à l'aise. <coughs> ne vous conformez pas au siècle présent. Pour ne pas être conformé au siècle présent, il ne faut pas que je vive tout seul dans mon coin. Et il ne faut pas faire ça. Et pour ne pas vivre tout seul dans ton coin, tu dois t'occuper des affaires de l'Église. Je ne veux pas dire d'être toujours ici, tout le temps, à toutes les réunions. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Ça, c'est une religion aussi. Minimum, par contre, connaître ce qui arrive aux autres. De savoir ce qui arrive, par exemple, dans la vie de François, là-bas. Et de connaître que Jordi aide être François. Des affaires comme ça. Et de prier des fois pour, pour eux. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus veut pour nous? Ce qui est bon, agréable et parfait. Le Christian, il faut que tu avances un peu. Encore un verset d'exhortation. Oups, je voulais lire, je l'ai oublié. Deux pierres, 1 à 11. Deux pierres, 1, De Pierre, 1, 1 à 11. Vous allez voir, ce n'est pas un verset qui nous laisse tranquille. Vous le connaissez, la plupart d'entre vous savez ce que je vais lire d'avance, mais d'autres, c'est peut-être la première fois que vous allez l'entendre. Simon-Pierre, hey, le premier pape, ce n'est pas vrai, mais un apôtre que le Seigneur a choisi, un pécheur qui ne savait rien, qui n'était pas instruit dans les affaires religieuses et que Dieu a choisi, que le Seigneur Jésus a choisi pour diriger l'Église pendant un certain temps. L'aider l'Église, plutôt. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une, une foi du même prix que la nôtre. Ça veut dire, le prix, c'est Jésus qui est mort sur la croix. Par la justice de notre Dieu et du, et du Sauveur Jésus-Christ. Dieu a justifié le pécheur à travers ce sacrifice-là. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. La connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La vie, c'est la vie éternelle avec Christ pour l'éternité, et à la piété. C'est le culte raisonnable qu'on peut faire, qu'on peut rendre à Dieu, à Jésus. Au moyen, de la, verset, toujours verset 3, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, celui qui nous appelle, c'est Jésus. Lequel, sa, sa divine puissance, lesquels nous assure de sa part les, ses, les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles Vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la, la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Et la convoitise, c'est quelque chose qui va affecter les Israélites, on va le voir dans les prochains enseignements. Et la, la, ça nous affecte à nous aussi. On est dans un monde de convoitise. on va avoir plein de choses, et Dieu nous en donne plus, beaucoup de choses. Mais la convoitise qui chiale pour les avoir, ça, ça ne vient pas de Dieu ou qui se plaint de ce qu'elle n'a pas, les mêmes choses que les autres. Ça ne vient pas du Seigneur. Mais les bénédictions que Dieu nous donne, par grâce, oui, on les prend, Après, on dit, merci Seigneur, je ne le mérite pas. Tu aurais pu le donner à qui tu voudrais, mais tu as préféré me le donner à moi, je ne sais pas pourquoi. Mais... Oui, je le sais, <rire> pour que je te rende grâce au moins. Verset 4, lesquels nous assurent la part de... de Sa part, les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, nous devenions participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Le problème, de, quand on lit Pierre, c'est qu'il fait des, des phrases énormes. À cause de cela, de ce que le Seigneur Jésus a fait, de ce que Dieu a fait, même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu et la science. À la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, et la patience, à la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel, et à l'amour fraternel, la charité. En fait, c'est pratiquement le même mot. Hein? Amour fraternel, charité. Faites tout, faites pas d'efforts. Ça va venir tout seul. Non, le mot important ici, c'est tout. Faites tous vos efforts. Ça veut dire que des fois... Je dois faire des choix qui demandent un effort, moral ou spirituel. On est d'accord? Si, car si ces choses sont en vous, en passant, c'est beau euh, la piété, tout ça, mais l'amour fraternel, ça se vit avec les autres dans l'Église. On n'a pas le choix. Hein Rémi? Tu es obligé de vivre avec moi, hein? Puis de m'aimer comme je suis. Le... Ma femme a dit oui. C'est vrai que je ne suis pas facile. C'est vrai que je... ceux qui sont mes proches en souffrent des fois. Car si ces choses sont en vous, elles okay, ne vous laisseront pas, euh, ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs. Hum, je ne sais pas ma place dans le Seigneur, qu'est-ce que je fous? Fais, -ce que... Fais tes efforts pour te joindre, pour mettre ça dans ta vie. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, verset 9. Il ne voit pas et de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation et votre élection. L élection, c'est Dieu qui nous a choisis. Vocation, c'est Dieu qui nous appelle à servir Christ. Car en faisant cela, vous allez broncher tout le temps vous allez tomber vous en faire jouer partout. Vous ne broncherez point. Ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume de l'Éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Hein? On parle des récompenses de Christ, des récompenses du truc. Euh, mais on ne travaille pas nécessairement pour les récompenses on travaille parce que le Seigneur nous utilise il nous fait grâce de nous utiliser. Ça achève, là. Je vais le lis rapidement. Je suis le Seigneur, vous êtes les serments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne oui. demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le serment, il sèche, et, et puis on ramasse les serments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Ce qui est intéressant, Jésus venait de dire deux fois, à deux reprises. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Aimer, c'est pas juste. Oh, je t'aime. Je t'aime, euh, Alexandra. pas de la manière humaine, non. Mais jamais je te parle. Me... Ah, tu as, as six, sept enfants, toi. Ah, je sais pas. T'sais? Je, me... je sais même pas les choses qui lui arrivent. Hein, Tati Tu t'occupes de... de la communication. Ça doit être facile, ça. C'est tous l'ordinateur, hein Puis tous tes messages qui t'arrivent sont clairs, jamais ambigus, pas besoin de téléphoner. Hein, puis en plus de ça, il faut que tu t'occupes de tes deux enfants. Alors ça, c'est pas grave. C'est un, un, un, un travail de fille, de femme. Hein? Vous voyez le genre de réflexion qu'on peut des fois avoir dans notre tête et que Dieu, on ne faut pas avoir. Fait que demeurer attaché au Seigneur puis pas demeurer attaché à l'Église, ça ne marche pas. C'est faire faut fausse route. Et c'est d'aller dans le sens contraire de ce que Pierre nous demandait de faire. Ça, c'est le verset préféré de Jean-Claude, non? 7, 8 à 10. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Les Israélites ont bien commencé. Mais ceux qui devaient entrer dans la promise vont mal finir. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ils se sont impatientés en, en cours de route. Et ils ont agi de façon hautaine en méprisant ce que Dieu disait à Moïse. Et ça va arriver à, plusieurs, à travers plusieurs témoignages où on va carrément rejeter l'autorité que Dieu a donnée à Moïse. Et c'était leur leader à l'époque, n'y avait pas d'autre. « Ne t'arrête pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Ne dis pas d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci. Oh, » C'était donc le fun quand j'étais incroyable. Il n'allait pas me casser la tête avec tous les péchés. Puis... Des fois, j'entends parler des croyants entre eux autres, là, puis ils rient de leurs péchés du passé. Des fois, je souligne, mais c'est. Pensons-y sérieusement. On n'a pas à rire de nos vieilles conneries qu'on a faites, nos mensonges qu'on a racontés à nos parents. Hein, les enfants Vous ne racontez jamais de mensonges à vos parents, vous autres, hein Vous dites toujours la vérité. Ne dis pas d'où euh, que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci, car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. » de de, de, La parole de Dieu, Jésus demande à chaque croyant de rester attaché à Jésus-Christ, le chef, notre Seigneur, en restant attaché à son corps, l'Église, et à le servir dans son corps. On ne peut pas servir Christ ailleurs que dans son corps. Peu importe l'endroit où le Seigneur nous mène. Mais que Dieu vraiment vous remplisse de sa grâce et qu'il vous amène tous et chacun à davantage le servir. Fini.